Unité 1. Leçon 4. Exercice 1. Intonation montante ou descendante Écoutez. Cochez. A. Qui est-ce B. Elle est brésilienne C. Elle comprend le français D. Elle connaît Paris E. Où elle habite F. Elle cherche une chambre G. Comment elle s'appelle H. Elle connaît Ludovic